Bienvenue, chers auditeurs et auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal édition spéciale de la mi-journée de ce jeudi 22 20 octobre 2020 avec comme sujet état des lieux de l'éducation après plus d'un mois de la rentrée scolaire. Dans les dernières minutes de cette édition spéciale, vous aurez droit aux commentaires de la rédaction de la radio Isanganiro et du Kadoga sur la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Comme vous venez de l'entendre. Dans ce journal, nous allons parler de l'éducation, état des l u de l'éducation après plus d'un mois de la rentrée scolaire. Certaines écoles sous convention catholique de la mairie de Mujumura n'ont point de difficulté de pléthore dans les classes. Les directeurs évoquent cependant la présence des professeurs vacataires. Ils demandent à l'état de recruter davantage. Mirekanyang a é t a i t à l'écofo Monseigneur s k e p e z de n y a k a b i g a et au lycée du Saint-Esprit. Voilà son repos. Au lycée du Saint-Esprit, Père Félix b a r u t w a n a ï o recteur, précise que chaque élève doit avoir sa chaise et sa table. Nous avons eu un début d'année paisible. Il y avait bien sûr un grand nombre de demandeurs de places, mais comme ces places sont limitées dans la classe, Tout le monde n'a pas pu obtenir une place,、euh, car lorsque nos classes sont remplies, il n'est pas possible d'en ajouter, puisque chaque élève a sa chaise et sa table. Avec un effectif de 834 élèves au fondamental et au poste fondamental, cette école vient de recevoir trois enseignants. Concernant les enseignants, nous avons commencé l'année avec un manque de huit enseignants et actuellement, Le ministère vient de nous envoyer d Enseignants, u x e mais ce n'est pas encore suffisant. Nous avons un manque d'enseignants, surtout dans le cycle supérieur pour les cours de sciences, et nous espérons que le ministère continuera à nous appuyer et à nous envoyer les enseignants. Le matériel didactique ne fait pas défaut à cette école, a f f i r m e le recteur. Pour le matériel de laboratoire, l'école demande l'engagement de l'État. On souhaiterait que l'État puisse s'engager, surtout pour le matériel. De laboratoire. Nous avons deux sections scientifiques, la section biologie, chimie et sciences de la terre, et la section maths, physique et technologie. Et lorsqu'on fait les sciences sans les expériences, c'est déficient. Autre école sous convention catholique, c'est l'école fondamentale Monseigneur s k a p e r s de Niakabiga, dirigée par Leonidas Murunziza. Cette école compte 966 élèves pour cette année scolaire avec un effectif moyen dans chaque classe. Au niveau Des effectifs des élèves, je dirais que c'est au niveau moyen, puisque nous préconisions avoir 45 élèves par salle de classe, mais parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent fréquenter l'école, nous n'avons pas pu atteindre cet objectif. Nous avons e、euh, n effectif se trouvant entre 50 et 60 par salle de classe. Côté enseignants, l'école vient d'en avoir trois et l e s compte encore trois vacataires qu'elle doit intéresser avec l'aide des parents. Nous avions six p r o f e s s e u r s vacataires, mais、euh, cette année, le gouvernement nous a employé trois enseignants. Il y a un professeur de français, un professeur d'anglais et un professeur de mathématiques. qui signifie que cette année, nous avons besoin de trois enseignants. enseignant le procès d e sciences humaines. procès de TIC et le procès de Kiswahiri. Pour le matériel didactique à l'école fondamentale Monseigneur Skeppers, l'école fait recours aux photocopies et d é p a r t à la congrégation. Nous avons peu de livres, bien sûr,、euh, mais il y a des cas quand nous remarquons que c'est un problème sérieux de photocopier les livres. Mais si nous avons besoin de livres, nous avons aussi besoin de la bibliothèque. Le lycée du Saint-Esprit et l'école fondamentale Monseigneur Skeppers, toutes écoles sous convention. catholique demande à l'État le recrutement d'autres professeurs. Merci à Mireille Kanyang. Place aux écoles privées, l'école internationale et le lycée SOS de Bujumbura. Certaines des écoles privées suivent le programme de l'État comme prévu. Cependant, les directeurs de ces écoles, le Télésphore b a r i k o r e du lycée SOS et Gaspard n a ï s é de l'école internationale, trouvent que certains défis devraient être levés. Ils citent, entre autres, la langue française qui n'est plus valorisée et le manque de matériel didactique. En provenance du ministère de l'Éducation, des États avec Orné Lamoucho. Sur certaines écoles privées, comme le lycée SOS de Bujumbra, le nombre d'élèves ne dépasse pas 4 6 en c l a s s e Le directeur de cette école, Télésphore b a r i k o r e dit que c'est pour bien faciliter l'encadrement. Ce que Guy Flaubert, k a m a r i a g u é et Krista Ikuzgué, élèves de cette école, apprécient. La qualité de l'encadrement ici à notre école est parfaite. Nous ne faisons pas beaucoup d'interrots non avertis, ce qui serait un tout petit peu la cause des échecs. Les profs. font tout leur possible pour mieux nous transmettre les connaissances. Au niveau du plan, ils ajoutent leurs recherches sur ces matières pour que les élèves comprennent plus la matière. Le directeur du lycée SOS trouve toutefois que les conditions de passation de classe devraient être revues. Je parlais e r u r t o u t de l'importance qui est aujourd'hui accordée aux langues dans les sections économiques et f i n n c i è e s Science. Dans ces sections-là, comme à l'examen national on n'interroge plus sur ces langues, les enfants ont tendance à les mettre de côté. Je pense que les concepteurs ont pensé qu'après la 9e, les enfants ont un bagage suffisant en langue. Cependant, moi, de même que les autres éducateurs, nous estimons que vraiment le niveau n'est pas du tout suffisant. n o t r e défi, c'est que chaque fois qu'un élève a 50%, il a droit à passer. Des examens de repêchage, peu importe le nombre d'échecs. Parce que le nombre d'échecs n'est plus compté selon les cours, mais il est compté selon les domaines. il faudrait revoir les conditions de passation de classe. Pour l'école internationale, les élèves apprécient également la qualité de l'enseignement. Kenneth c h i m n e y l'un de ses élèves, précise qu'il ne dépasse pas 40 élèves en classe. Nous Étudiants dans de bonnes conditions. Par exemple, une classe ne peut pas dépasser 40 élèves, qui veut dire que les professeurs nous suivent, qui veut dire que quand le prof remarque le problème sur l'élève, il peut avertir le parent pour essayer de trouver la solution. Le directeur de cette école, Gaspard Ndaïs Deyé, trouve qu'à part l i n d i s p e n i b i l i t é matérielle didactique, Venant du ministère de l'Éducation, l'encadrement scolaire est bien organisé. Les défis qui sont là pour l'école, c'est surtout au niveau de la disponibilité des manuels scolaires. Nous proposons au niveau du ministère qu'ils puissent disponibiliser les manuels scolaires, nous donner le matériel suffisant.、Et、à défaut de nous donner ce matériel suffisant, il faut nous indiquer là où on peut acheter ça. Les directeurs de ces écoles précisent. Que grâce à cet encadrement, les élèves réussissent généralement aux examens d'État. Ils ajoutent qu'au cours de l'année scolaire 2019-2020, les élèves ont tous réussi au concours national. Merci à Ornera Moucho. Je rappelle à ceux l à qui viennent de nous capter en cours de route、euh, que Lydia g a h i m b a r e est à la réalisation. Erika Dogo assure la mise en honte. i s a n g a m i r o ではね Cap sur l'intérieur du pays à un mois de la rentrée scolaire 2020-2021. La province scolaire de b o u b a n z a manque encore plus de 500 enseignants, plus de 20 000 bancs-pupitres, selon le directeur provincial de l'enseignement. Le manque d'autres matériels est également signalé, comme les locaux, les livres et autres. Fulbert Habonimana, directeur provincial de l'enseignement, l'ouvre pendant la contribution des communes et les natifs de la province dans l'achat des bancs-pupitres, même s'il y a encore à f f a i r e signé ce piscarta c a qu'à m a n a n a Les problèmes qui étaient signalés dans les écoles de cette province de Boubanza au moment de leur entrée scolaire 2020-2021 persistent encore selon les responsables scolaires. La province scolaire manque 541 enseignants et le directeur provincial de l'enseignement précise que seulement 76 enseignants seront recrutés. Ils n'attendent que les décisions d'engagement. Suite à ce manque d'enseignants, les directeurs ont été contraints d'accueillir les vacataires et les bénévoles. Et、les parents sont obligés de payer leurs primes d'encouragement. Les parents contactés déplorent les faits et demandent à l'État de résoudre ce problème pour que l'éducation soit effectivement gratuite. La province scolaire manque également plus de 20 000 bons pupitres. f u i l i e Rawonimana, directeur provincial de l'enseignement, loue cependant les efforts fournis par les administrateurs et les natifs des communes qui sont en train de contribuer pour l'achat des bons pupitres, même s'ils ont encore du pain sur La planche. Suite à ce manque de bons pupitres, pas mal d'élèves s'assoient par terre pour suivre les leçons. Dans la direction communale de l'enseignement de Boubanza, par exemple, on précise que 495 enfants s'assoient par terre et que cette direction communale manque 6131 bons pupitres. En commune Gianga, à certaines écoles, c'est la même chose. Pas mal d'enfants s'assoient par terre selon le directeur communal de l'enseignement. En commune Rugazi, certains enfants Se sont arrangés et ont amené en classe des troncs d'arbres pour pouvoir s'asseoir. Le manque d'autres matériels est également signalé, comme les livres, ou par exemple, un seul livre peut être partagé par 50 élèves, comme le rapport e le directeur communal de l'enseignement a Rugazi. C'est ce q u i n y a dans le pays où un besoin de plus de 500 enseignants est exprimé en cette province. Un mois après le début de l'année scolaire, les établissements, en carence d'enseignants, recourent aux vacataires et aux bénévoles pour continuer les enseignements. La direction provinciale de l'enseignement ne cesse de mobiliser les enseignants à se donner coréame pour maintenir le bon classement de la province dans le concours national en dépit de ces conditions, les détails avec e d i u de Ninziman. e Avec un besoin de 145 enseignants au poste fondamental et plus de 400 au fondamental, les enseignements continuent. Le recours aux vacataires pour le poste fondamental et les bénévoles au fondamental e t la stratégie employée par les établissements pour pallier à l'insuffisance du personnel et par endroit s des classes pléthoriques avec plus de 100 élèves en classe, ce qui a pour impact la difficulté d'évaluation objective, disent des enseignants pour qui comptabiliser les heures prestées par semaine sans tenir compte Des effectifs restent une insuffisance. Par rapport à ce problème d'enseignants, Blaise Pascal m i s a g o directeur provincial de l'enseignement à Muyinga, dans une réunion tenue une semaine avant la rentrée scolaire, a précisé que de nouveaux enseignants sont recrutés chaque année, même si c'est en deçà des besoins exprimés. Et peu importe les conditions, ceux qui sont au service sont interpellés à maximiser le rendement, garder la deuxième ou la première place au classement national pour le concours national de fin de l'école fondamentale. m u y i n g a Eh? d <ction to> i o d o n é z ラ i m a n a radioi さん』が入る。 Merci à Dieu de n é z i m a n Cap sur le sud du pays, à r u m o n g u précisément, où des matelas, des m o u v e m e n t trop vus et une hygiène qui laisse désirer dans les latrines sont les principaux défis auxquels fait face le lycée r u m o n g u dans la ville de r u m o n g u Amani h a f z a d i m a n a directeur d'internat et l'économie de cette école à régime d'internat, qui le dit, voudrait que cette école soit assistée les détails avec Jean-Pierre Misako. à L'internat du lycée Rumongue, la seule école à régime d'internat en p r o v i n c e r Rumongue, les matelas sont usés, de même que les marmites à la cuisine, comme le dit Amourani h Azalimana, directeur d'internat à cette école.、Ah, nous avons un problème vraiment très sérieux de matelas. Et concernant la cuisine, nous avons des m o u v e l e n t s qui sont usés. Si un m o u v e l e n t tombe en panne, c'est l'école qui s'en charge. on va chercher Les gens qui peuvent Réparer ces mauvais lots pour que les activités puissent continuer à bonne forme. Malgré le travail des employés chargés de l'hygiène, appuyés quelquefois par les élèves, son directeur d'internat dit que l'hygiène laisse désirer car l'eau n'y est plus envoyée comme avant par crainte d'une facture élevée d'eau à la charge de l'école. Amrani u Adarimana souhaite l'appui du gouvernement burundais. Le retard dans l'obtention des subsides est un autre défi auquel fait face cette école, obligée de s'endetter auprès des fournisseurs qui en profitent pour hausser exagérément les prix, selon Innocent i m e n i a économes à cette école qui v o u d r a i t la disponibilité des subsides avant le début des activités scolaires. Nous aimerions demander à qui de droit De faire de tout possible pour que les s u b c i d e s nous parviennent avant le commencement des activités scolaires. Dans tous les cas, cette école, comptant 341 élèves internes, localisés dans la région de Limbo, reste dans l'incapacité de pouvoir constituer de gros stocks de vivres, se détruisant facilement suite à l'attaque des insectes nuisibles aux récoltes dans les entrepôts. facilité par les températures élevées de la région, selon l é c o n o m e de cette école. Jean-Pierre Misago de p u u m o n g e Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre m i s a g o Comme nous parlons de l'éducation inclusive, les élèves bègues rencontrent des problèmes de discrimination en milieu scolaire, que ce soit de la part des enseignants, que ce soit de la part des autres élèves. Cela a été dit par p a c i f i q u Mahoro, vice-président de l'association des bègues au Burundi, lors de la célébration de la journée internationale dédiée aux bègues au 22 octobre. Il demande à l'État de disponibiliser les o r t h o phoniste qui,、euh, qui, qui les aide à traiter ce problème de béguement. Écoutez-le au micro d a r m é r i Motori. Donc, étant donné que les enfants bèguent qui sont à m i l i e r s scolaires, l s rencontrent pas mal de problèmes. Donc, ils se s n t e n t stigmatisés、euh, en classe. Ces condisciples ne les comprennent pas. d'où les enfants se sentent mal à, à l'aise et aussi dans d'autres occasions de répondre e n classe, il s'isole tout à nécessaire de ne pas répondre en classe. Aussi les enseignants qui ont des enfants bègues dans l é e c t r i c i t é Classe, les respectifs, ils ne s a v e n t pas les méthodes、euh, qu'ils peuvent utiliser e ne pas en f a n t e en classe qui est en train de se, se exprimer de v a n t s o n e n s e i g n a n t et s e s c o n d i s c i p l Et s e aussi, i les l'estime s n t de soi diminue. Face à tous ces problèmes, qu'est-ce que vous demandez à l'État et qu'est-ce que vous demandez aux enseignants et à toute personne? Nous demandons à l'État en premier lieu de faire tout ce qui est possible pour qu'on ait ici au Burundi des orthophonistes. Les orthophonistes sont des spécialistes du bégéma. Ce sont eux qui traitent des enfants bégés u en a f fait i n que l e s bégéma disparaisse. n t Complètement. Nous demandons aussi aux enseignants d a p p r e n d r e les bonnes pratiques pour aider un enfant à milliers scolaires afin de créer un environnement épanoui. Et ça, et, et, et. Voilà, c'était Jean, c'était plutôt.、Euh p a c i f i q Mahoro, vice-président de l'association des b e c s au Burundi. Courte pause, place aux réactions. Un des parents, en même temps, président de la coalition b a f a c h e v i k qui milite pour l'éducation pour tous, estime que la qualité de l'éducation n'est pas satisfaisante. Jean Samandari apprécie les initiatives relatives, mais demande au gouvernement de travailler en synergie avec ses partenaires pour relever le niveau de l'éducation burundi. Suivez Jean Samandari, il est président de la coalition b a f a c h e v i k Pour le moment, c'est positif. Les défis que nous observons, notamment le manque des infrastructures suffisantes, puisque dans certaines salles de classe, nous observons la moyenne de 800 80, enfants. Dans une seule classe, le manque d é q u i p e m e n t comme les pupitres, et le manque de m a t é r i e l d i d a c t i q u e comme les livres,、et、ce sont des questions que je dirais ne peuvent pas trouver une solution dans un jour, dans un mois. Mais quand même, le gouvernement essaie de résoudre ces défis pour que demain et après-demain, nous puissions atteindre L'objectif que tous les pays se sont assignés en 2023 avec l'ODD4 pour qu'il y ait une éducation de qualité inclusive pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour atteindre cette qualité de l'éducation Ce qui peut être fait, c'est que tout le monde doit être sensibilisé, mobilisé, même si l'éducation est un secteur prioritaire pour le gouvernement, mais tout le monde doit aussi c o n t r i b u e que ce soit les paras, je sais que la population, elle contribue en participant dans les travaux communautaires pour construire les, les salles de classe. Donc, c'est déjà un point positif pour les, la, la population et les paras. Mais aussi, les, les opérateurs économiques doivent être impliqués pour que dès mai ou après dès mai, leurs sociétés, leurs entreprises ne puissent pas tomber en faillite faute des, des, des travailleurs qui ont une qualité intellectuelle suffisante. Alors, la troisième chose que nous devons suggérer, nous devons recommander, Au gouvernement, c'est d'approcher les différents partenaires techniques et financiers, puisque le gouvernement seul ne peut pas résoudre les différentes questions qui minent l'éducation. Nous devons approcher les différents partenaires pour qu'ils puissent appuyer. Voilà, c'était Jean-Samandari, le président de la coalition b a f a c h e v i g À toutes ces questions, le porte-parole du ministère de l'Éducation fait savoir que ce ministère reste préoccupé par、euh, ce genre de questions. Liboar Vigilimana dit que peu à peu, le gouvernement cherche toujours à trouver solution. Suivez Liboar Vigilimana, porte-parole du ministère de l'Éducation. On a un problème de pléthore dans les salles de cours, surtout au premier cycle. En termes d'intervention par rapport au problème, c'est que le gouvernement est en train de tout faire pour essayer de trouver des financements dans le but de mettre en place des salles de cours. Une convention vient d'être signée entre le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique avec l'UNICEF pour la construction de plus ou moins 420 salles de cours sur financement du fonds mondial. De l'éducation à travers une maîtrise d'ouvrages délégués. Donc, cette construction va pouvoir alléger le problème de pression démographique dans les salles de cours et permettre aux enfants d'étudier dans les conditions optimales. Évidemment, on se pose la question sur le problème d'enseignants et comme vous l'aurez entendu, c'est qu'au e début de l'année scolaire 2020-2021, on a g e n c t un chiffre de 9000 enseignants en termes de besoins. s m a i Et nous saluons les efforts du gouvernement qui a permis de pouvoir engager 1000 enseignants et qu'on a dû répartir aux provinces qui étaient vraiment nécessiteuses. Donc, ça va de soi que l'on comprend que le gouvernement est en train de tout faire pour en même temps mettre en place des salles de cours mais aussi remédier au x problème s de l'insuffisance du personnel enseignant. Ça peut être sous forme de solution. On a toujours demandé à ce que des solutions puissent être trouvées par rapport aux au problèmes d'enseignants. C'est notamment un appel que je voudrais lancer aux bénévoles qui ont toujours essayé d'aider le ministère à surmonter le problème d'insuffisance du personnel enseignant. Nous savons que les bénévoles ont été du côté du ministère dans plusieurs provinces et cela durant plusieurs années. Nous saisissons cette occasion pour les encourager à pouvoir aider parce que travailler bénévolement C'est un sursaut patriotique. Donc,、euh, nous interpellons les bénévoles à pouvoir faire de la sorte quitte à pouvoir occuper les heures qui aujourd'hui ne sont pas occupées en termes d'enseignement. La qualité de l'enseignement ne dépend pas évidemment du seul critère de disposer des enseignants. À côté des enseignants, On a besoin d'autres intras nécessaires pour pouvoir faire marcher dans les conditions optimales l'éducation. C'est le support pédagogique. Quand les élèves doivent faire des distances extrêmement monstrées par rapport à l'école et à leur lieu de domicile, ça devient un problème. Lorsque les enfants ne peuvent pas disposer de salles de cours, on ne peut pas prétendre dispenser un enseignement de qualité. Donc vous comprendrez que pour toucher l'objectif éducation de qualité, Il va falloir une combinaison de plusieurs facteurs qui se mettent ensemble pour pouvoir donner un enseignement de qualité escompté. C'était l i b o a r e Bigiliman, la porte-parole du ministère de l'Éducation. Comme annoncé au début de cette édition spéciale sur l'éducation, la rédaction de la r a d i o s a n g a n i r o vous a préparé son commentaire lu par Lini Ben Nivikid. Ça fait un mois et plus! Depuis la rentrée de l'année scolaire 2020-2021, à l'état actuel des choses, tout enfant en âge de scolarité ne s'empêche pas d'être à l'école. Les parents et les éducateurs se réjouissent du pas franchi. L'administration, de même que d'autres intervenants dans le secteur de l'éducation, ne cesse de sensibiliser afin que tout le monde soit scolarisé. Pas mal d'écoles ont été construites pour faire face aux chiffres pléthoriques dans les écoles qui ne cessent de s'accroître. D'ailleurs, la scolarisation est gratuite pour les apprenants de l'enseignement fondamental. Cependant, des parents se plaignent parfois des frais qui leur sont exigés d'une autre manière. Mais le chemin est encore long. Dans différentes contrées du pays, l'on rapporte des chiffres pléthoriques dans les classes des écoles fondamentales que poste et fondamentale. s Le manque de bons pupitres est aussi une réalité, ce qui fait que les élèves s'arrangent pour s'asseoir sur un seul pupitre par quatre. Tandis que d'autres s'assoient à même le sol. Imaginez les conditions d'étude de cet enfant. Comment les éducateurs parviennent-ils à suivre son apprentissage? La liste des défis n'est pas effective. Le matériel didactique est aussi insuffisant. Idem pour le personnel enseignant. Le peu d'enseignants existants éprouvent des difficultés dans le suivi des chiffres élevés des élèves, toujours dans des conditions déplorables. L'on ne passerait pas sous silence les longs trajets effectués par certains enseignants exténués avant de travailler. Le gouvernement a fait recours aux vacataires et aux volontaires, mais leur rémunération est tardive, se plaignent-ils. Le même gouvernement a récemment procédé au recrutement de 1 000 enseignants. C'est salutaire, mais il faut noter que le nombre d'enseignants nécessaires s'estime à 9 000. Ces écoliers et élèves dont nous parlons, Constitue l'avenir du Burundi. Parmi eux figurent aussi l'élite dans différents domaines de la vie du pays. Les experts en éducation ne cessent d'alerter qu'avec ces conditions d'études, il ne faut pas trop compter sur s e s élèves. Comme ce proverbe français qui dit, je cite, Ne sois pas déçu des résultats que tu n'as pas obtenus avec les efforts que tu n'as pas mis. Fin de citation. Le gouvernement devrait prendre en main ce secteur qui forme l'élite du pays. Afin qu'ils soient dotés des moyens financiers suffisants. Et si nécessité il y a, ils devraient recourir à s e s partenaires de l'éducation. La fleur n'est pas certitude du fruit. Ces éduqués seront gestionnaires du pays dans l'avenir. Que ce soit s e s enfants et les éducateurs, tous braquent les yeux sur le gouvernement. Notre souhait est que le gouvernement prouve ses préoccupations en ce qui est des défis qui e n t r e n t le secteur de l'éducation. Merci à Eline Nibel, et Nibigila, et si on se referme à cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine h Akizimana qui vient de prendre le r ô l e v é à e l i Kadogo. Merci à Lidigahim Bare qui était à la réalisation, à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndiko Banyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.